Seigneur Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Je suis comme un village envahi par l'errance Il suffirait d'un rien pour qu'à tout je renonce Oh Seigneur Dieu, pour ça il faut me pardonner Oh Seigneur Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Mon cœur saigne je suis l'agneau parmi les fauves Et pour mieux te trouver J'ai peint ma chambre en mauve Ô oh Seigneur Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Ô oh Seigneur Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Mon âme s'est traînée plusieurs fois Dieu, pour ça il faut me pardonner, oh, Seigneur Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai faim, j'ai soif, j'ai froid, je n'ai plus de boussole. Et c'est à peine si les hommes me consolent. O oh, Seigneur Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ô oh Seigneur Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un jour j'étais enfant, j'étais dans ton église. Je cherchais dans mon cœur une terre promise. Ô oh Seigneur Dieu, pour ça il faut me pardonner. Ô oh Seigneur Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai cru pendant longtemps à la bonté des hommes Pendant longtemps j'ai eu la méfiance des pommes ô oh, Seigneur Dieu, pour ça il faut me pardonner ô oh, Seigneur Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Pourquoi m'as-tu offert des guirlandes d'or Seigneur Dieu, nous as-tu tous abandonnés Oh Seigneur Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Je ne suis pas curé et j'ai besoin des autres. Je ne suis pas ta fille, mais j'ai besoin d'apôtre Oh Seigneur Dieu, pour ça, il faut me pardonner. Une armée dont tous les chefs s'enlèchent Et tes évêques ne sont plus très bons à la tâche Oh Seigneur Dieu, toi t'as toujours leur pardonné Oh Seigneur Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné